Jeudi 6 mai, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Vol de plus de 50 millions de francs burundais le matin de ce jeudi dans une société dénommée Foukang, implantée en mairie de, implanté de Bujumbura. Une société vendant des suppléments alimentaires. Dans cette édition, on reviendra sur la vente du sucre dans certaines zones de la ville de Bujumbura qui l'ont reçu ce mercredi distribué par la société sucrière de Mosso Sumo. Vous aurez également la chronique Justice sur la liberté de la presse dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubguiman. Oh bonjour, uh, débutant cette édition par uh, cette page sportive, le manque de recrutement, uh, le non-recrutement de joueurs uh, dans les clubs espagnols est l'une des conséquences uh, ayant entraîné et uh, ayant poussé... Um, Ayant poussé les clubs espagnols à ne pas atteindre la phase finale de la Ligue des champions européens euh, édition 2021, l'analyse de l'entraîneur de la formation Vitalo FC qui suit de près ces compétitions allemandes, Olivier Niungeko, alias Mutombola, fait savoir que la finale qui opposera les formations britanniques Chelsea et Man City sera bonne du fait que le championnat d'Angleterre est de haut niveau, suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ndakoumane. À voir les matchs qui s'est déroulé ce mardi et mercredi, c'était des matchs de haut niveau et on a vu une équipe de Manchester City qui joue son football avec son entraîneur Pep Guardiola, qui s'est aligné ses joueurs, il n'a pas beaucoup de stars, mais il fabrique des stars stadiles et il tombe pas voir les granos à Manchester City, mais il joue collectif, il a dit lui-même, mes joueurs ils jouent collectif, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est-à-dire tout le monde marque c'est un avantage, avoir aussi la demi-finale qui a opposé Chelsea et Real de Madrid, c'était difficile Différents du match PSG et Man City, Chelsea, on a vu une équipe qui est bien construite, physiquement, tactiquement, ils étaient prêts à affronter ce match et heureusement, ils ont gagné. À Madrid, ils ont fait un mi-partout, à Chelsea, ils ont fait 2-0. Ils pouvaient même marquer 4 pourquoi pas, parce que physiquement, ils étaient au-dessus de l'équipe de Madrid. Et quelle serait la raison de la défaite de Real Madrid face à Chelsea de Bruxelles La raison, c'est simple. On a vu une équipe de Chelsea qui est infatigable, je dirais. Ils ont travaillé, à voir le, le travail de Quand Cantequilla a presque traversé tout le terrain et on a vu la moyenne à la mi-temps, ils avaient déjà 6 km par joueur, à avoir 50 km par l'heure. C'est une équipe vraiment qui est construite physiquement et en prise. J'offre si tout d'abord l'entraîneur touché de l'Allemagne qui était à Paris Saint-Germain. Il a montré son travail parce que quand il est venu dans Chelsea, il était dans les 11 places, maintenant qu'il est là il commence à s'approcher des Big Four studies. il a fait un bon travail et ce joueur l'a compris. La défaite de, du Real de Madrid, ce n'est pas une surprise, C'est le travail qui est là. Quelles sont les attentes dans la finale qui va opposer les deux formations anglaises, à savoir Man City et Chelsea? C'est vrai, ce sont des équipes qui se connaissent bien. Je ne sais pas s'ils ont joué le match retour, mais parce qu'en Angleterre, il faut accepter de courir. Il faut travailler dur et ils se connaissent. C'est-à-dire, on va voir un match de haut niveau et physiquement, tactiquement. La finale, c'est toujours mental. On va voir qui a un bon mental pour pouvoir remporter cette coupe. Alain-Olivier Niyungeko, entraîneur de la formation Vitalo FC. Je vous l'avais annoncé en titre, plus de 50 millions de francs burundais ont été volés le matin de ce jeudi dans une société dénommée Fukang, opérant en mérite de Bujumbura, et qui dit exercer le commerce de, des suppléments alimentaires. Certains des employés de cette société trouvés sur place stupéfaits indiquent que ces bandits étaient armés. Le point avait commis à Ndouaï. Ils étaient effrayés lors de notre arrivée. Les femmes, en train de pleurer. et ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Ce sont des employés de la société Fokang qui dit exercer le commerce des suppléments alimentaires. Ils indiquent que les inconnus sont venus et les ont attaqués. Ce sont des bandits qu'elles n'avaient pas pu identifier. Ils étaient armés. Au moment où la pluie s'abat, ils ont toqué et la gardienne les a fait entrer. Quelques instants après, ils ont attaqué la gardienne à la gauche, puis ils l'ont acheminée vers les bureaux. Moi, j'étais au bureau, c'est là où j'ai vu que mon collègue criait allongé par terre. Tout le monde était à terre. Ces bandits portaient des cagoules. Alors, on a vu un autre qui avait un fusil calache. Un autre avait un pistolet et deux autres se tenaient là-bas. On nous a tous fait entrer. Mes amis étaient à terre et on m'a intimé l'ordre de coucher. Je je suis resté avec mon petit téléphone car ils avaient déjà pris les smartphones. Ils nous ont menacé de mort si on se tenait debout. Dans ce braquage, plus de 50 millions de francs burundais ont été volés. Ils ont volé beaucoup d'argent. Ce que je sais, c'est que les 11 millions que j'ai amené pour payer nos affiliés ont été volés. Ces bandits ont amené mon chef. Ils lui ont dit qu'ils savent que le paiement des salaires n'est pas arrivé et ils lui ont dit ouvrir le coffre fort. Puis, ils ont dit qu'il y avait peu. Il y avait plus de 40 millions. Même là, ils n'étaient pas satisfaits car ils continuaient à nous parler de plus d'argent. Mon chef a répondu que c'est vrai, mais il a montré les bordereaux de versement. Puis, ils sont partis. Les victimes de ce braquage estiment que ces voleurs étaient au courant, que les employés allaient recevoir leur salaire aujourd'hui. Avant notre départ, la police était déjà arrivée. Écoutez Isananilo, écoutez la différence. Parlons commerce à 13h20 dans le studio de la radio Isanganiro. La vente du sucre dans certaines alimentations et boutiques en mer de Bujumbura a se déroulé bien euh, où la radio Isanganiro a pu passer euh, le matin de ce jeudi. Euh, au studio, je suis avec Jean-Marie Mayonga. Il s'est rendu dans les zones de Bouyens et Nyakabiga. Voici son reportage. Dans différentes zones de la mairie, à savoir Bouiza, Bouyenzi et N'Yakabiga, où nous avons pu visiter... Nous commençons par la zone de Wienzi, où nous avons trouvé que certaines maisons où on vend du et la vente a bien démarré et les gens s'étaient alignés pour l'acheter. Dans cette zone de Wienzi, ces trois maisons de vente. Nous avons trouvé que deux seulement vendaient ce produit, tandis qu'il n'est parmi les personnes qui ont été servies par la Sosumo ce mercredi Il ne décrochait pas son téléphone pour nous signaler si elle donne du sucre. Dans la zone d'Ogiza, trois maisons servies par la Sosumo ont commencé la vente depuis hier soir. Et dans la zone Nyakabiga, la seule alimentation du a été servie du sucre depuis ce mercredi et à son tour l'a donnée aux nécessités. Comme prévu, et dans cette zone de maison de vente du cycle à Nyakawiga, une n'a pas été servie par la Sosumo et a été fixée un rendez-vous pour mardi prochain. Et Le chargé de la communication à la Sosumo a signalé que 1 400 tonnes du cycle seront servies pour le mois de mai à de Bujumbura. Oui, Jean-Marie Mayonga, vous vous êtes également rendu en zone urbaine de Nyakabiga. Dans cette zone, Gervain Ndiokoubgaï, chef de zone Nyakabiga, vous venez de le signaler, euh, demande à la population de partager le sucre disponible. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga, traduit en français par Moïse Misago. Premièrement, nous voudrions dire qu'en zone Nyakabiga, Nous avons deux alimentations qui ont été approvisionnées ce mercredi. L'une a eu des tonnes et l'autre 3 tonnes. Comme l'administrateur de la commune Moukaza, en collaboration avec le comité de suivi de la commercialisation de ce produit, un de des deux grossistes a eu ce mercredi. Puis, il a vendu le sucre à partir de 16h jusqu'à 17h lorsque les gens sont rentrés du travail car nous les informons sur l'endroit où ils peuvent en trouver. Je vous dirai que ce mercredi, à l'alimentation du Kusenge 1 à Nyakabiga 2, le sucre a été vendu. Pour ce jeudi, du Kusenge 2 de, de l'autre quartier va avoir le sucre. C'est ainsi que nous avons géré la question pour que les habitants aient ce sucre en présence des autorités. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de spéculation, que ce soit distribué équitablement. Jervy c'est le chef de zone de la zone urbaine de Nyakabiga. En Provence-Bubanza, le rapport d'expertise médicale exigé par la justice pour les personnes touchées par les violences sexuelles, coûtant entre 10 000 et 15 000 francs burundais constitue un obstacle pour certaines victimes incapables de payer cet argent et par conséquent, elles abandonnent leur procès, ceci dit, par certains, certaines victimes, confirmé aussi par Antoine Ichihagatzeko, chargé des projets dans le réseau burundais des personnes vivant avec le VIH sida et en BP+, Antenne Boubanza dans le domaine des violences sexuelles basées sur le genre. C'est au moment où les responsables sanitaires affirment que ce document coûte 10 000 francs burundais. Une information que nous devons à notre correspondante en Provence Spes Spescaritas Kabanyana. Actualité internationale en actualité internationale au Nigeria, de nombreux Nigériens se voient refuser l'accès à leur pension en Colombie. Et la pression monte sur le président après une semaine de manifestations en Afrique du Sud. L'ANC parti au pouvoir, suspend son secrétaire général pour corruption en Inde. Le Covid-19 se propage rapidement dans le sud du pays. L'actualité internationale avec Evariste Nzikobania. L'Inde a battu un nouveau record mondial de contamination COVID-19 ce mercredi avait 412 000 cas rapportés en 24 heures pour 3600 décès, cela alors que le nombre de tests pratiqués a fortement baissé ces derniers jours. Les grandes villes touchées en premier comme New Delhi et Bombay commencent à voir la situation se stabiliser, mais le virus se propage maintenant très rapidement dans le sud du pays. Hachem est devenu cette semaine le premier haut responsable du Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud à être mis à l'écart dans l'ossillage de la nouvelle politique anticorruption du parti. Un succès pour le président Cyril Ramaphosa qui jouait gros sur ce dossier au sein d'un parti fractionné. Après une semaine de manifestations contre le gouvernement et de répression meurtrière, les Colombiens sont une nouvelle fois descendus dans les rues de plusieurs villes du pays mercredi. Le président Ivan Duque a dénoncé vandalisme violent et a proposé un dialogue qui ne devrait toutefois pas débuter avant plusieurs jours. BBC Afrique s'infiltre pour dénoncer un système de retraite inefficace et corrompu au Nigeria qui laisse certaines Personnes âgées, malades et sans le sou, tout en accordant à certains politiciens des indemnités de retraite scandaleuses. Chronique Justice de ce jeudi à 13h08 dans les studios de la radio Sanganiro dans un pays sans liberté de la presse. D'autres secteurs du pays se portent mal. Simon Kururu, ancien journaliste, dit que des conventions internationales, la constitution de la République du Burundi et la loi sur la presse garantissent la liberté de la presse. Mais selon Simon Kururu... La liberté de la presse n'est pas synonyme de mensonge ou d'incitation à la révolte populaire. La chronique justice vous a été préparée par Elinibel Nibigir. En cas d'absence de liberté de presse dans un pays, d'autres secteurs du pays ne se portent pas bien, comme expliqué par Simon Kourourou, vétéran du journalisme. Il démontre que si la population ne trouve pas de voie pour exprimer ses opinions, elle finit par prendre le chemin de lutte armée pour défendre la liberté d'expression. Un état qui ne connaît pas la liberté de la presse. En fait... La liberté de la presse, c'est le dernier point. Quand on s'attaque à la liberté de la presse, c'est que les autres domaines vont très mal, sont malades. Parce que la liberté de la presse est limitée par les pouvoirs exécutifs qui ne font pas correctement leur travail, ou les pouvoirs législatifs, ou les pouvoirs judiciaires. C'est eux qui vont dire « taisez-vous, ne parlez pas de ceci ou de cela ». Donc la liberté de la presse, C'est le dernier point, la dernière goutte, disons, qui fait déborder le vase, sinon tout commence là. Les textes internationaux ratifiés par le Burundi garantissent la liberté de presse. Simon Kururu mentionne aussi la constitution et la loi de la presse au Burundi. Il y a d'abord la constitution de la République du Burundi qui reconnaît la liberté d'expression pour tous les citoyens. La Constitution reconnaît Deux, les accords internationaux concernant les, les libertés des gens. Ensuite, il y a la loi sur la presse, ici au Burundi, qui est là. Je ne peux pas dire qu'elle est parfaite, mais quand même, la loi sur la presse euh, ouvre vraiment les portes pour un travail de qualité. Et puis, il y a même le Conseil national de la communication. Il y a des textes qui régissent ce conseil, qui doit réguler, voir si... Tout le monde fonctionne normalement en ce qui concerne l'information. Cependant, la liberté de la presse n'est pas synonyme de mensonge, de diffamation ou d'incitation à la révolte populaire, nuance cet ancien journaliste. Le journaliste doit exercer son pouvoir. Avec droitesse, ça veut dire, il va être objectif. Et il ne va pas être, il ne va pas rapporter des commérages, il ne va pas diffuser des mensonges. Il doit donner des informations bien vérifiées. Et si les informations sont bien vérifiées, les autres pouvoirs les exploitent. Il y a un président américain qui a dit que si on lui donnait à choisir entre un état sans armée et un état sans presse, il a dit, je choisirai un état avec presse, Parce que la presse va m'aider à mieux diriger, va m'aider à féliciter ceux qui font du bon travail et à sanctionner ceux qui font du mauvais travail. Simon Kourourou appelle les journalistes et les autorités à collaborer dans une relation symbiotique afin de récompenser ceux qui ont bien travaillé et sanctionner les défaillants. Elinibel, Bel Nibigira, voilà 13h11 dans le studio de la radio Sanganero. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Alphonse Koubgimane qui a assuré la mise en onde très Bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. <médicatrice>